On était arrêté avant le Ramadan, avant que je parte en, en, en Europe. Donc là, je, depuis que je suis revenu, on n'avait pas commencé encore. Donc aujourd'hui, c'est le cours numéro 25 dans la série des Dourous de Al-Fatawa Al-Muhima, Faitabsir al Puis en fait, qu'est-ce qu'on fait C'est une récitation des principes et des idées des Khawarij et des gens qui ont suivi leur manhaj aujourd'hui. wa alaykoum salam, wa shalom wa barakatou et donc alhamdulillah on continue notre explication à partir de ce qu'on a commencé, là on, est, on avait parlé dans les derniers cours parce qu'on est rendu à expliquer la position des ulama à propos de, de, de la jama'a qu'on appelle les rois musulmans, les, les frères musulmans fondés par Hassan al-Banna on a parlé un peu de son Manhaj, on a parlé de sa Aqidah, on a parlé de son Manhaj qui est contraire au Quran et à la Sunnah, et maintenant on veut parler d'un autre personnage de ce mouvement qui faisait partie d'un des personnages les plus importants de ce groupe, le groupe des frères musulmans, et c'est le, le personnage qu'on appelle Sayyid Qutub. hein Sayyid Qutb, c'est un Égyptien, Allez, et bon… Moi, je je dire, il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet-là, par plusieurs d'Ulamas pour montrer euh, c'est qui cette personne, c'était quoi son histoire, c'est quoi ses, ses croyances, c'est quoi son man c'est quoi ses idées, qu'est-ce qu'il a essayé de propager. Il y a beaucoup de livres de lui. Saïd Qatobi, il est mort depuis, il a été pendu en, en Égypte dans les années, euh, si je me souviens bien, c'est dans les années 50, Dans les années, en tout cas je me souviens plus exactement, mais lui, lui, c'est un homme qui avait passé à travers plusieurs étapes il dans sa vie, à un certain moment donné, il est parti aux états unis il a étudié là-bas, c'est un journaliste, c'est un journaliste, ce pas un alim parmi les ulama, il n'a jamais étudié avec les ulama non plus, ok, il avait vu manger le Coran, Parce que j'ai compris, il a du le Coran, mais il n'a pas étudié l'Il Shari avec les ulama, Puis quand il est parti aux États-Unis, il est resté quelques années là-bas. Quand il est revenu, il s'est euh, réuni avec le groupe des Irwan musulmans. Donc il a essayé d'écrire de, des. Il a écrit beaucoup de livres sur l'islam, sur le sujet de l'islam, mais il a rempli ces livres de toutes sortes d'idéologies et de concepts qui sont. Contraire au fondement des, de al Sunnati wal Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, si vous, si vous pensez à certains, à ce groupe-là, comme j'ai parlé la dernière fois, des Ikhwan, dans le Darf de Kitab Tawhid, ils ont expliqué que, souvent, dans ces groupes-là, ils prennent n'importe qui comme personne pour, euh, comme, comme Daria, ou comme personne qui fait le Dawa. Ils vont prendre même des personnes qui, euh, Ne respectent même pas ou pratiquent même pas l'islam. Mais du moment qu'ils sont des bons orateurs, ou des bons, euh, écrivains, eh ben, ils vont les prendre puis ils les supportent. C'est pour ça que même des fois dans leur apparence extérieure, ils sont des gens qui sont loin de l'exemple de la Sunna, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et loin de l'exemple de, de, des ulama aussi. Et donc, c'est pour ça que vous les trouvez comme par exemple, complètement rasé, pas de barbe, hein, avec un veston-cravate, et puis ils veulent se présenter comme étant des euh, des du'at ou des ulama, comme par exemple, juste pour euh, donner des exemples, par exemple, euh, si vous regardez sa, son image, sa, sa photo, quoi, euh, vous allez voir que c'est un homme qui avait pas de barbe, puis une grosse moustache, ok et puis, Il y a comme par exemple, même aujourd'hui, il y a comme par exemple, euh, comment ça s'appelle, Amr Khalid, euh, c'est la même chose. Grosse moustache, pas de barbe, veston, cravate. Et c'est ça l'image qu'ils essaient de montrer, euh, comme étant des, des, des, des gens qui gens que ces gens-là présentent une image comme s'ils sont modernes, comme s'ils sont occidentalisés, mais en même temps, ils ont toutes sortes d'idées extrémistes. Hein Donc c'est des gens qui ont des concepts, dans leur façon de comprendre l'islam, puis on va voir des exemples de ça à travers certaines citations qui sont tirées de, des livres de Saïd Qutb, pour nous donner une petite idée de, ces, de sa façon de voir l'islam, puis de sa façon de comprendre la religion, qui sont des euh, choses qui sont vraiment dangereuses en même temps pour les musulmans. Wa alaykoum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. ouais, on va passer, on, on va parler de ça. Un modèle, non? non il y a beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas qu'on fasse une critique de ces genres de personnages-là. Pour eux, c'est comme ah, tu as pas le droit de critiquer ces gens-là. Si tu parles contre eux, ça veut dire que y a un hypocrite ou que toutes des choses comme ça. Ouais, ils n'acceptent pas la, la critique, tandis que euh, ça fait partie du manhaj de Ahlus Sunnah wal Jamaa, des ulamas du passé des ulamas euh, des salaf, ils ont toujours réf réfuté, et répondu aux erreurs et aux égarements des gens de Bedar. Et ça fait partie de leur, de leur méthode, de leur voie. Si vous ouvrez les livres, par exemple, des ulamas de Hadith, ils ont les livres de Rijal dans lesquels ils ont classifié les narrateurs de Hadith et ils les ont classifiés par rapport à leur. leur à leur aqidah, Ils, ils, les ont classifiés par rapport à leur fiabilité, hein, si un arabeur était faible, ou s'il était baïf, ou s'il avait une béd'a, ou s'il avait une parole qui est contraire au Qur'an et à la Sunnah, et ben, tout de suite, ils rapportaient, euh, ces, ces choses-là pour expliquer aux gens qu'on ne doit pas accepter leur hadith, qu'on ne doit pas accepter leur parole. D'accord? Et la même chose aussi, si vous retournez dans les livres écrits par les ulama, comme le livre de l'imam Nawawi Riyad salihin il y a un chapitre qui s'appelle dedans qu'est-ce qui est permis parmi les choses qui ont rapport avec euh, al riba c'est-à-dire de parler en mal de quelqu'un dans son absence, et les choses qui ont été mentionnées à ce sujet-là comme exemple de quest ce qui est permis de faire pour, dans, dans ces choses-là, c'est comme par exemple une personne qui a une bid'ah ou qui a une innovation ou qui a des idées qui sont contraires, en Coran et à la Sunna, et bien dans ce cas-là, c'est permis et même obligatoire dans certains cas de, de, de, de, de, de, de dénoncer les erreurs et les idées de cette personne et de faire savoir aux autres euh, le danger qui existe dans ses paroles et dans ses euh, euh, livres. Euh, même que l'Imam Ahmad a dit qu'il considérait que de réfuter légende d'id'a, ça fait partie du djihad. Hein ça fait partie du djihad. Donc, c'est très important de faire ça, de répondre aux erreurs des gens qui ont dévié, de clarifier ça aux musulmans pour les avertir dans le but qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Et comme le frère euh, expliquait tout à l'heure que certains d'entre eux, ils ont une sorte de fierté pour euh, Sayyid Khotub, ou ils, ils défendent Sayyid Khotub ils aiment Sayyid Khotub, soi-disant pour la position qu'il a prise vis-à-vis -vis le, le, le gouvernement euh, égyptien à, à son époque. Okay, parce que c'est un gars qui était un révolutionnaire, il appelait à la révolution, non seulement en Egypte, mais dans tous les pays musulmans, ok, donc il appelait à la révolte et à se rebeller contre les gouvernements, et pour eux, ces groupes-là qui ont adopté cette mentalité-là, eh ben ils voient ça comme étant un acte de courage et un acte de force, pour eux de se, de, de se rebeller contre l'oppression, contre l'injustice des dirigeants arabes ou non arabes, pour eux ça c'est une forme de force de courage de la part de ces hommes-là, et ils ignorent en, en, en fait que ça, c'est en réalité le manage des gens, les de égarés, de des khawarij et des Mu'tazila, Et c'est eux qui ont amené cette méthodologie-là, qui est une méthodologie totalement opposée au Coran et opposée à la Sunna, hein, comme on l'a expliqué déjà dans le passé et comme on va continuer à l'expliquer, Inshallah, dans l'avenir. Parce que dans le Coran et dans la Sunna on retrouve l'ordre d'être endurant et de patienter et d'endurer de, de, l'injustice des dirigeants. Même s'ils si sont injustes, même s'ils si oppriment, il faut être patient et endurer cette injustice-là et demander à Allah de nous, de nous en protéger. Et en même temps, il faut aussi euh, donner le bon conseil aux dirigeants il fait une erreur, mais dans, quand on dit donner le bon conseil, comme on a expliqué ça plusieurs fois, c'est d'aller voir la personne et de lui expliquer, d'aller voir le alim, ou d'aller voir le dirigeant si on est capable, ou un, un alim qui va transmettre pour nous le conseil qu'on peut donner à ce, ce dirigeant-là pour le, chemin, pour la, la, le visage d'Allah Et je me souviens dernièrement, j'étais en France, et il y a, il y a un frère qui, avait, qui me parlait il me dit qu'il avait parlé avec l'imam un imam là-bas, pour lui expliquer euh, un point sur euh, le manhage des salaf par rapport à la situation des, des pays musulmans. Et cet imam-là, qui était d'origine d'un pays de, du nord de l'Afrique, il a répondu en disant que ce, les pays arabes actuellement ne sont pas des pays musulmans, et il disait que les pays musulmans c'est ici, en Occident, hein, que les, parce qu'ils donnent aux gens leurs droits. Hein. Et quand on a demandé… À cet imam, c'était quoi les le droits Il a répondu parce que ici il donne le chômage, il donne la pension, il donne des trucs comme ça. Et donc pour lui, ça c'était considéré comme étant des droits. Hein Alors que est-ce que, est, est que ça ça fait partie des principes du coran et de la Sunna Donc on voit bien clairement l'erreur et l'égarement de, de, de l'ignorance de, de ce soi-disant imam. Donc, comme on dit, Comme on explique, il y en a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on critique et pourquoi on parle des erreurs de ces personnes-là. Il y en a qui disent, Ben, ils sont morts actuellement, pourquoi parler d'eux Comme Sayyid Qutub, il est mort, Hassan al-Banna, il est mort. Donc, pourquoi parler d'eux maintenant On les laisse entre eux et Allah Allah va les juger. Oui, c'est vrai, ils sont morts, Allah va les juger. Toutefois, leurs livres existent encore, leurs, leurs enseignements sont... Euh, prêchés encore aujourd'hui, euh, leurs livres sont édités à chaque fois, des nouvelles éditions, sans jamais avoir de correction de dedans, au sujet des erreurs qu'ils ont propagées, et donc ça, ça montre qu'il y a encore une Da'awa qui est propagée, et que les idées de ces gens-là continuent à circuler, et donc c'est tout à fait euh, nécessaire aujourd'hui d'averser les musulmans et de leur expliquer les, les erreurs et les dangers qui existent dans dans ces livres, parce que ça influence les jeunes, ça les pousse à l'extrémisme, à l'égarement de la soudna, et donc ça c'est pourquoi c'est très important pour les ulama et les to'at et les gens de ilm aujourd'hui, d'avertir contre ces gens-là. Et les ulama d'aujourd'hui, ils ont averti contre ces gens-là qui sont présents dans leurs livres, et ils ont en même temps expliqué que… Tous les, tous les, ces livres-là doivent être interdits dans les pays musulmans et dans les mosquées, dans les librairies, les, les bibliothèques, c'est interdit de, de vendre ces livres, c'est interdit de laisser les gens avoir accès à ces livres-là, si vous voyez que des mosquées ou des centres islamiques euh, vendent ou donnent ces livres-là, ça vous donne déjà un signe d'alerte pour savoir que c'est des groupes qui suivent. Qui, ou qui sont sur la bid'a ah, qui n'ont pas une position qui est en accord avec la position des salaf vis-à-vis des gens de ah. Et donc, si vous voyez une mosquée qui se prétend Salafi, et qui ont ces livres-là dans leur bibliothèque, et qui laissent les gens euh, circuler librement avec ces livres-là qui sont écrits par ces gens-là, ça c'est un signe clair et apparent que ce ne sont pas des gens qui sont Salafis, même s'ils se prétendent, prétendent Salafi. Comme par exemple la mosquée Sunna, nabawiya qui disent qu'ils sont salafis, mais quand vous rentrez dans leur mosquée, vous trouvez dans leur librairie, dans leur bibliothèque, les livres de ces gens-là. Euh, Mohamed Surour, Mohamed Zain Abidine Surour, euh, Seyd Khotou, Youssef Al-Kardawi, Mohamed al Et puis, ça fait, Ils faisaient partie des l'Ikhwan, mais c'est la branche. La branche, euh, la nouvelle version des, des Juan, on va en parler pendant les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, on va commencer avec euh, quelques idées qui ont été rapportées à propos de cette photo. Comme on dit, j'aurais voulu donner une petite biographie de cette photo pour expliquer un petit peu son background. Malheureusement, j'avais pas trouvé la, le livre que je cherchais pour expliquer ça, mais on va commencer par. Des citations de qu ce qu'il a dit, puis des explications des ulama à ce sujet-là. Puis, puis peut-être dans le prochain cours, Inch'Allah, si je trouve un petit, un petit résumé de sa biographie, je ferai une petite présentation là-dessus, Inch'Allah. Euh, la première citation, c'est tirée du livre, en fait, c'est tirée du livre de, du Sheikh Abdul Salam, Salam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi, dans son livre Al-Fikr al-Takfiri, qadiman wa Hadithan. Et, euh, c'est un livre que le chef a écrit pour innocenter les gens qui suivent la voie des salafs de l'extrémisme et des idéologies déviées. Hein il a voulu mo enfin, montrer que tout ce qui a rapport avec l'extrémisme et euh, le, la mentalité des, des, des Khawarij aujourd'hui et du terrorisme, c'est pas d'inspiration comme certains le prétendent du wahhabisme ou bien du salafisme, mais ça vient bien, bien directement des idées des, des Irwanes musulmans et des gens qui ont ces tendances-là, et non pas des Wahhabis ou bien des Salafis comme eux ils nous appellent. Donc c'est pour nous innocenter en même temps, pour montrer que les sources de ces égarements là ça ne vient pas de nos livres à nous, ça ne vient pas de nos savants à nous, mais ça vient des livres de ces penseurs-là et de ces ignorants là qui appellent à un manhaj qui est contraire à la Sunna. Donc le chef il dit, il mentionne la première citation, c'est les paroles de C'est une au sujet du, du, du Coran et de la parole d'Allah qu'il décrit comme étant de la musique et une, de, des harmonies et des sortes de poèmes. Il, il compare la parole d'Allah à de la musique et de la des harmonies et des poèmes, des trucs de ce genre. Donc le Sheikh a fait une coteau pour le de al quran al al 1417, le Donc, il dit dans la 25e édition, vous voyez à quel point il a été édité, ce tafsir. Son tafsir, c'est le Zilal al Coran, à l'ombre du Coran, C'est celle qui a été éditée en 1417. Donc, c'est récent. Lorsqu'il fait le tafsir de Surah al-Najm, l'étoile, il dit, dus Donc, il décrit dit: Cette surah, en, dans sa généralité, elle est comme organisée d'une façon musicale hein, et harmonieuse. En, euh, dans, dans son harmonie, on voit a, euh, dans, sa, dans, ses, dans ses mots et dans sa, sa forme, comment, elle a, comment les versets sont faire, c'est comme si c'était une musique ou une harmonie, et euh, il décrit ou il compare le Coran de cette façon-là. Après, il, il parle, il, le chef il mentionne ici, il dit <mik> Il dit que les versets viennent comme, des, euh, comme une musique, comme de la musique. En dan zegt hij, en dan zegt hij, de muziek van de muziek la de muziek van de muziek. de En hij zegt dat het muziek is. hij dat de muziek is. hij de muziek is. En hij zegt dat het muziek de muziek van de muziek van de de muziek de muziek de أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا في هذا العقيدة دينية تغلي فكري عن الفهم يقول على la fin de son التصوير الفني في القرآن c'est-à-dire على la fin de son livre l'image artistique du قرآن يقول على la 255 Et euh, lorsque j'ai parlé de ça ou expliqué ça, je, euh, cette dernière réalité, il dit, je le dis ouvertement, je dis ouvertement que je ne suis pas soumis à aucune aqida religieuse, aucune croyance religieuse qui pourrait, euh, euh, disons, euh, empêcher ma pensée de comprendre, hein, bloquer ma, ma pensée de comprendre. Et, ja, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madhali, qui est un des grands ulamas actuellement dans le monde musulman et qui vit encore, à, qui vit actuellement à Mecca. Hein, et Cheikh Rabi', euh, il a écrit plusieurs livres pour réfuter les erreurs et les, euh, les contradictions, euh, des paroles de Sayyid Qutb par rapport à la des Salafs. Il a écrit plusieurs livres à ce sujet-là à cause de ça, ça lui a valu, lui a valu les foudres et la, la haine de tous ces gens de Bida'a ah qui défendent euh, les groupes de Hezbiya et les groupes de Khawarij actuellement, parce que le sheikh, il a montré, sans le moindre doute, avec les citations et les preuves, euh, les erreurs et les déviations de ces Qutub et de ceux qui suivent cette tendance-là, cette mouvance-là. Et donc à cause de ça, il est détesté par la plupart de ses pensées, de ces du'âtes et de ses euh, agitateurs aujourd'hui, et c'est pour ça que souvent même, ça suffit, lorsque vous parlez, vous mentionnez le nom du chef Rabbi Al-Nadkhali, et bien automatiquement ça y est, vous êtes considéré comme, par ces gens-là comme étant des ennemis. Et ben, non seulement ça, subhanallah, c'est qu'ils appellent même les gens qui ont Euh, disons qu'ils lisent ces livres et qu'ils euh, défendent la Sunna et la voie des Salafs, ils les appellent les Madakhila. Donc vous l'avez, vous, vous êtes déjà qui suivez cet homme qui s'appelle Cheikh Rabia al-Madkhali. Et pourquoi Parce que le Cheikh a réfuté avec preuve et évidence les égarements de cet homme. Hein et als je het hebt over de van onze siën, dat het het niet is, dat het het niet is, dat het het niet is, dat het het niet is, dat het niet is, dat het niet is, dat het niet is, dat het niet is, dat het niet is, dat het dat is, dat is, dat het niet is, dat het is, à plusieurs moments, à plusieurs points, il a mentionné qu'il a dit « Ceux qui critiquent ou qui attaquent Cheikh Rabir, ils ne le critiquent avec aucune science. » Et en réalité, la science est avec le Cheikh Rabir. Et lorsqu'il a écrit son livre « Al-Awasim, Fi inda Kutub min al-Qawasim » le Cheikh Al-Albani a écrit une note pour le Cheikh Rabir il a dit « Qu'est-ce que tu as dit dans ton livre Tu as totalement raison. » Et tout ce que tu as dit c'est la vérité. Tu as réellement montré l'ignorance de cet homme là, yani, en parlant de Sayyid Qutb. Et donc c'est pour dire que les ulama, ils sont d'accord avec ce que Sheikh a dit. Et tout ce que Sheikh Rabi'a a dit à propos de Sayyid Qutb, ça a été confirmé et supporté par les grands ulama actuels de la Houma. Donc ceux actuellement qui se disent salafis et qui critiquent Sheikh Rabi'a parce qu'il a critiqué Saïd Khoto. En réalité, eh ben, ils se basent sur rien eux-mêmes, parce que non seulement Cheikh Rabi a critiqué Saïd Khoto, mais tous les ulama actuels, ils sont tous d'accord sur cette critique. Hein? Aussi, ils les appellent parfois al jamiya parce que le Cheikh Mohamed Aman al jami également fait partie des ulama qui ont critiqué ce, cette tendance-là et cette mouvance-là. Hein, et donc ils les, appellent, ils les appellent, ceux qui les critiquaient, al djamia comme une fois j'étais dans une réunion, j'étais allé dans une, un walima, et il y avait un gars qui était assis qui commençait à critiquer les ulama, et critiquer euh, les chouyours, et il disait que les, savants, le, les vrais savants c'était Ben Laden, et euh, les Mujahide. donc moi je lui ai répondu, je lui ai dit « Toi, es, qu'est-ce que tu dis C'est faux !» Ben Baz, Benjamin, ce sont les grands ulama, et eux, ils ont montré que euh, Bin Laden et euh, ces groupes d'extrémistes de, là parmi les terroristes actuellement, ne sont pas des ulama, ce sont des ignorants. ils n'ont rien à voir avec la darwa salafie, ni avec l'islam. Alors quand, quand j'ai expliqué ça, il m'a dit, ah toi tu es avec les djamiyahs. En parlant de Cheikh Mohammed Ahmed Al-Ziyami. En tout le monde sait que Cheikh Mohammed Ahmed Al-Ziyami, c'est un parmi les grands ulama actuels, hein, qui, qui, qui vivent dans ce siècle. Et tous les grands ulama de, de, l'Arabie Saoudite et de, du Yémen et des autres pays musulmans, ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, celui qui le critique, ça veut dire qu'il critique par ignorance. Hein. Donc, le Cheikh Rabia, il a parlé de ce point-là, il a expliqué ورب الشيخ وقد رد الشيخ ربيع على أخطاء سيد قطب في ضلالاته في كتاب اسماه نظارات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب فقال فماذا يبقى لهذه المقدسات إذا تناولتها البحوث الفنية والعلمية تناولا طليقا من كل قيد وكيف لا تصدم المقدسات dus, تخدش مكانتها وقد feit dat هذه البحوث من كل قيد qui pourrait empêcher son, son esprit de comprendre euh, ou sur, son idée d'avoir euh, une bonne compréhension, selon lui. Et donc, il dit qu'est-ce qui reste à nous Qu'est-ce qui nous reste alors de respect et de, de, de, de, de respect envers nos, notre religion et envers nos, nos textes religieux si on se limite devant rien par rapport à ces textes-là et par rapport à la religion Si même notre, la croyance ne peut pas nous limiter et nous restreindre dans la manière dont on doit les approcher et on doit dans, dans la manière dont on doit les respecter et euh, l'intérêt et l'intégrité qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ces, de ces muqaddasa, de, de ces textes faits. Et il dit, ووالله قد فعل الافاعيل بسبب هذه الانفلات مهما زعم لنفسه من المزاعم ومهما زعم له غيره من المزاعم ايضا ان إلا عقيده الاسلام لا تغلي العقل والفكر بل هي تبصر العقل وتوجهه التوجيه الصحيح الى احترام الحق وتحري الحقائق والبحث عنها وتثبت وتثبت بتثبت وأنا, وأنا وأدب وتفك أسر أسره من الخرافات والتقاليد والعقائد الفاسدة التي وقع فيها سيد سيد قطو أمثاله وتحطم أغلالها واثارها Donc, ça, c'est ce qu'il dit, à propos de ça, en disant que, lorsque Sayyid Qutub, il dit qu'il s'est pas limité à aucune aqidah religieuse, ou il s'est pas soumis à aucune aqidah religieuse qui pourrait bloquer son esprit d'avoir la bonne compréhension, le chef, il dit, il s'est trompé en pensant, en ayant cette idée-là. Pourquoi? Parce qu'au contraire, la haqida de l'islam, elle ne bloque pas ton, ta raison et ton esprit d'avoir une bonne compréhension, mais au contraire, elle s'éclaire, elle éclaire ta raison et elle l'oriente elle, elle de la bonne façon, de la bonne orientation pour avoir le respect pour la vérité et pour essayer d'amener les réalités telles qu'elles sont et de rechercher la vérité d'une manière qui est, c'est-à-dire avec, euh, avec fermeté, avec calme et avec respect et bonne, une bonne manière. Également, elle libère l'esprit des superstitions et des traditions fausses et des fausses croyances dans lesquelles sont tombés ces trutubes et ceux qui lui ressemblent. Également, elle détruit les euh, chaînes et les carcans qui pourraient empêcher justement l'esprit de réellement accepter la, la vérité. et Euh, elle met à l'esprit et à la raison une limite qu'elle que, qu ne doit pas dépasser, contrairement à ce que s'imagine. C'est euh, trop tôt qui veut utiliser sa raison sans aucune limite et aucune euh, limitation, et donc il tombe dans plusieurs erreurs justement à cause du fait qu'il ne se limite pas à la prise de l'islam. Et donc euh, <rire> Ça, c'est un des livres que Cheikh Rabi a écrit à propos de Saïd Koton, puis il y en a beaucoup d'autres encore. Et, euh, justement, à propos de ça, Cheikh Rabi, a écrit un livre qui, qui s'appelle Al-Aboua Al-Islamiyah, et, et il parle dedans des, des erreurs, en général, des erreurs de Saïd Koton. Puis il y avait un chef à l'Arabie Saoudite qui s'appelle Bakar Abu qui avait écrit une, une, une petite lettre de quatre pages, hein, pour, pour prendre la défense du sang de Saïd Koton. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Les gens de FSB, hein, les gens de Zedariya, parmi ceux qui veulent défendre cette photo, eh ben, ils ont pris ces quatre pages et ils les ont fait traverser le monde. Ils les ont, ils les ont répandus partout pour montrer, regardez, il y a quelqu'un qui, qui a répondu à Cheikh Rabiya, etc. pour montrer qu'il n'a il, il, il pas parlé bien de cette photo, etc. Et Le chef rabien, ils ont oublié de. Par contre, ils ont juste pris la réponse du chef Bakarabouzaïd euh, à ce sujet-là, qui est juste de quatre pages et qui ne mentionne aucune réfutation des preuves qui ont été ramenées. C'est juste des paroles générales qui ont été mentionnées dans cette lettre, sans ramener de réfutation claire et euh, précise et détaillée. Donc, le chef Rabia il a répondu à cette lettre avec un livre d'environ 150 pages pour montrer les erreurs et l'ignorance qui étaient dans la lettre de Bakar Mais eux, ils font uniquement la propagation de la lettre de Bakar Abouzaïd et ils refusent de lire la réponse de Cheikh Rabia et de, de propager la, la réponse de Cheikh Rabia de la même façon que le Cheikh l'avait euh, amenée. Hein Donc, c'est un, un, un exemple pour montrer qu'ils ne répondent pas une preuve par une preuve. Ils répondent juste avec des passions et des désirs. wa As-Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il dit, euh, le chef il dit, Al-Qawlu bi al, al Qur'an. C'est-à-dire, c'est Koutou dans son livre, dans ses livres, il défend l'idée des Mu'tazilah et des jahmiya que le Qur'an a été créé. Hein? Et ça, c'est une croyance qui est très dangereuse parce que c'est une croyance qui a été décrite par les Salaf comme étant une croyance du kufre. Le chef il dit, Comme ça il a parlé du Coran, en het Quran, dit la, la, is, dat de kern van dit is, dat de, de c'est la même façon que, euh, c'est comme, il dit, comme la création, le reste de la création des autres choses qu'Allah a créées et que les hommes ont créées. Donc c'est comme s'il si traite le Coran d'une création, et non pas que c'est la parole d'Allah il, il dit le volume 5, page 2717, il dit Donc, tu vois clairement, dans cette citation-là, qu'il qu parle du Coran comme étant une création d'Allah. Il dit, après avoir parlé des lettres qui sont coupées à la, au début de certaines surahs dans le Coran, comme Alif Lam Mim, etc., il dit, mais ils ne peuvent pas composer rien de semblable à ce livre, parce que c'est la création d'Allah, et ce n'est pas la création des hommes. Donc on voit clairement ici qu'il qu traite le Coran d'une création. Et ça c'est une aqidah qui est opposée à la aqidah des Sanas fi Après il dit, comment il a insulté le prophète d'Allah, Moïse. Comment il parle de Moïse dans des termes dérespectueux dit dans son livre Al Taswir Al Fanni C'est comme ça qu'il parle de Moosa il dit, on va prendre par exemple il dit, on va prendre Moïse, c'est c'est l'exemple du dirigeant ou du chef qui est, euh, qui est impulsif He, et qui est nerveux, qui se met en colère facilement, etc. L'in-Quran, sauf Hamidateen. Et, Cheikh, euh, Cheikh bin Baz, il m'a dit à, à propos de ce sujet, à, à propos de cette citation, parce que, il y a des gens qui sont allés voir Cheikh bin Baz, et lui ont lu cette, cette parole-là, de, de Seyd Qutub, sans lui dire, qui l'avait dit. Ils lui ont dit, ils ont posé la question, et le Cheikh bin Daz a dit, après avoir entendu cette parole, il a dit « Al-Istihza'u Bilambiyya rittatun mustaqillah » c'est-à-dire, euh, de, de se moquer du, du, du, prof, des prophètes, c'est une apostasie indépendante, c'est-à-dire c'est une apostasie en elle-même, ok Et lorsque le Cheikh il dit ça, ce n'est pas, pas pour déclarer que ziet qutb bekader, maar c'est pour dire que cette parole c'est une parole du kuffar. Et il y a des gens y a des gens qui aujourd'hui, qui essaient de dire ça en, en, en disant comme par exemple, uh, Cheikh Cheikh Rabie et les déchirures comme ça ils ont fait le takfir. ils ont dit Cheikh Al Alpani il a fait le tafsir de ces qutb, ou Cheikh Rabie il a fait le takfir de ces qutb. Et ça c'est faux. Pourquoi? Parce que les révélations ils ont uniquement mentionné Les, les paroles de cette kotob et ils ont dit le verdict de l'islam au sujet de ces paroles et que c'est des paroles de kofre. Mais ça ne veut pas dire qu'une qu personne a prononcé des paroles de kofre ou a fait des, des actions de kofre qu'on applique le verdict sur cette personne. Et ça, c'est un des fondements et des principes d'Al-Sunnah ou jamaa Que ce n'est pas toute personne qui fait un acte ou une parole de kofre qui mérite nécessairement qu'on lui applique ce verdict-là sur lui. Hein, directement d'accord. donc nous on dit la parole qu'il a dit c'est une parole de Kufr maintenant on n'applique pas le verdict sur lui parce qu'il est mort et euh, s'il était vivant on aurait appliqué le verdict sur lui après avoir établi sur lui la preuve et après avoir vérifié qu'il n'y a pas aucun empêchement pour appliquer ce verdict là sur lui comme on dit un tifa al mawani' wa iqamat al hujjah en dat je het ook hebt over de verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende Dat verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende verschillende hoe is brief staat Hij zijn brief In justice de opzichte 1 en hoe heeft in de Sahaba 1 Hij zegt in zijn boek al opzichte 2007 en in كان فجوة بينهما نسأل الله العافية donc chez Heldi que c'est écrit dans son livre euh, la justice sociale ou la justice universelle comme il l'appelle dans certaines traductions euh, à la page 206 et nous on penche vers l'opinion qui considère que le khilafa de Ali était une suite naturelle ou découlait naturellement du khilafa des deux premiers, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, qui sont venus avant Ali. Mais il dit que l'époque de Osman, c'était un trou ou un espace vide entre Ali et Abu Bakr et Omar, en voulant dire que, ne considère pas le khilafa de Osman comme faisant partie du khilafa Ar-Rashida, comme pour lui, le khilafa de Osman, van de coustaat in de fuamhaatiens ascendente. Y le Roi Investment engeropt en uw samaïse hilarie waar hij ze hij is juist te uwken aan zijland van prijazione naar Afgh Inclus omdat men in wat butica die Infacorenzen hij niet aan bez Mcije. En leokeenPlus en alors que c'est une khilafa qui est une khilafa rachida, parce que c'est un parmi les khilafa rachidines, un parmi les, des, euh, les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était bien guidé, alors de quel khilafa il va être satisfait s'il n'est pas satisfait de son khilafa, et de quel jugement et de quel gouvernement il va être satisfait, lui ainsi que ses fidèles, s'ils si ne sont pas fait du jugement et du gouvernement de Osman Ibn Affan Donc ça c'est des exemples et il dit voici kitab wa fi kutub et des personnages de kutub qui s'appelle comme ça kutub à la page 242 il dit inna Muawiya wa zameelu lam 'aliyan واخبر منه بتصرف نافع في الظرف المناسب ولكن لانهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد باخلاقه في اختيار وسائل الصراع حين يركن معاويه وزميله الى الكذب والغش والخديعه والنفاق والرشوه وشراء الزمم لا يملك علي en je t'adamna ina hada d'arkim afspan fala ajaba en yanjaha wa yafshilu wa innahu lafashanul ashrafu min kulli najah regardez comment il parle de Muawiyah et de ibn al-As il dit la signification de cette citation là c'est quoi c'est que Muawiyah et son, et, son, et son copain, son compagnon, Amr ibn, euh, Amr ibn al as pourquoi ils ont réussi à, à, à, à, à vaincre Ali C'est parce qu'ils n'ont pas aucune chose qui les limite d'utiliser n'importe quelle arme. Et ils ne sont pas limités par, leur, par un, un bon comportement comme Ali. Comme si Ali, lui, il était limité par son comportement, puis par ses bonnes manières dans le fait de choisir les bons moyens ou les bons outils pour faire le, la lutte ou pour combattre, tandis que Muawiya et Amr, ils utilisaient le mensonge, la tromperie, la tricherie, la trahison, l'hypocrisie, la, la corruption et euh, les pots de vin pour arriver à euh, gagner leur, leur lutte. Et, Donc, il dit, Ali ne pouvait donc pas descendre à ce bas niveau-là avec eux, et donc il ne faut pas s'étonner qu'Ali a échoué alors qu'eux ils ont réussi. Euh, et il dit que c'est une, une défaite qui est plus noble que tout, que tout succès, que tout. Euh, comment je pourrais dire Que tout. Najah, que tout succès. Et donc. Ça, c'est clair que dans cette citation-là, il, il traite Mouawiya et Amr ibn al as qui sont deux parmi les plus grands parmi les sahaba. il les traite de, de mensonges, de trahison, de tricherie, d'hypocrisie, de corruption, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est un grand manque de respect pour les sahaba. Et donc, comme on sait que ça, c'est le manhaj des, euh, ou la religion des chias c'est d'attaquer et d'insulter les, les, les sahaba et eh bien on voit que les chiites ont utilisé les listes de fait Qutb pour motiver leur révolution en Iran, lorsque ils ont euh, fait leur révolution, et que les Iraniens ont toujours eu des penchants et euh, un côté euh, et pour aider et pour se mettre du côté des chiites rafidah contre euh, les Salafis. Donc le Cheikh il dit que Cheikh Bin Baz, on y a, lui a lu ces paroles-là et ووصى الشيخ ابن باز على هذا قال الشيخ ابن باز معلقا على هذا الكلام كلام قبيح هذا كلام قبيح سب لمؤاوية وسب لعمرو بن العاص قال عن هذه الكتب ينبغي ان تمزق من شريط اقوال العلماء في مؤلفات كتب تسجيلات منهج في الرياض. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ben Daz après avoir entendu cette parole-là Il a dit ça. c'est une parole très laide, hein, une parole laide. Et c'est une insulte pour Mouawiyah et une insulte pour Amr ibn al-As. Et il a dit à propos du livre, il faut qu'il soit déchiré. Hein. Il, il faut que ce livre soit déchiré. Donc ça, c'est un exemple des paroles de, de Cheikh Ben Wa alaikum salam wa rahmatullah. Également, il y a d'autres citations qui montrent que cette Qutb euh, défendait ou supportait l'aqidah qui appelle à « wahidatul wujud ».« Wahidatul wujud » qu'est-ce que ça veut dire C'est l'aqidah de certains extremistes parmi les soufis qui disent qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah subhanahu wa ta'ala, que tout est Allah et que Allah est tout, qu'il n'y a pas, pas d'existence excepté l'existence. D'Allah SWT qui est réel. Donc, ça c'est une aqidah qui est kufriya, qui est une aqidah qui, qui rentre dans le kufra. Parce qu'elle nie l'existence distincte d'Allah SWT. Hein, et elle, euh, mélange entre le Créateur et la Créature. C'est-à-dire, elle ne fait plus de distinction entre le Créateur et entre la Créature. Et donc, ça c'est une croyance de kufra. Hein, et donc, Cheikh, euh, le Cheikh, euh, il a mentionné cet exemple là il a dit que ça ça fait partie des choses qui ont été euh, expliquées ou défendues dans véla al-Qur'an dans son tafsir de Sayed Qutb. Il, il a dit par exemple dans l'explication de sourate al-Ikhlas, "Innahu ahadiyat al-wujud", "falaisa hunaka haqiqatun illa haqiqatuhu". "wa laisa hunaka wujudun haqiqi illa wujuduhu". وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية وهي من ثم أحذية فاعلية فليس سواه فاعل لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا وهذه عقيده الضمير en, euh, donc, ça, c'est la, la citation de Sid Kutub à propos de, de, de, de, de son explication dans, dans Surah Al-Ikhlas, dans son tafsir, Dilal al-Qur'an. Et on voit clairement dans cette citation-là qu'il interprète le tawhid ou l'explication de l'unicité d'Allah, comme étant wahdatul wujud. Qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah. Donc, il dit, C'est l'unicité de l'existence. Il n'y a rien qui existe réellement excepté sa réalité. Il n'y a pas d'existence réelle excepté son existence. Et toute existence en dehors, eh ben, elle ne fait que découler de son existence et euh, de cette existence qui est ré, l'existence réelle. Et il dit, euh, elle euh, son existence, Où sa réalité découle de la réalité de cette existence réelle-là, et donc on peut voir qu'il n'y a qu'une seule force agissante, et il n'y a pas de, de, de, de force agissante en dehors de celle-ci, et il n'y a rien qui fait quoi que ce soit excepté cette existence-là, à la base, et donc ça c'est la l'aapida du c'est-à-dire le, le pronom, le, le comment on dit, le Damir de l'être, euh, et c'est une une, une interprétation de l'existence aussi. Donc ça, c'est comment il explique Wachtatoun euh, On voit clairement que dans cette idée-là, ça ça fait comprendre que selon ce qu'il explique, il considère qu'il n'y a qu'une seule existence. Et ça, c'est l'explication ou c'est la croyance des ex des extrémistes parmi les soufis hein, qui croient hein, Wahdad Wujud, zoals Ibn Arabi al hallaj en veel anderen onder de heretieken, onder de Sufi'i, die de Olamans hebben déclaré als een En er is een citatie die hij a de woorden Sheikh Saleh Ibn Oseymin over dit Hij zei: Sheikh Ibn Oseymin, Rachima Hula, Rakban Al-Assoual, Antessi, in مجله في مجله in 1591 il dit que c'est le l'édition de 1417 euh le je pense c'est le 1 du 9 il dit fa kana jawabukum dus, de chef zegt, de tafsir de fotobbe, sura tal-klas, en hij had dat hij een enormiteit in qui est contraire à la parole de Ahl-Sunati wal hein, à ce sujet-là, au sujet de l'unicité d'Allah, du fait qu'il a interprété, euh, ce que le verset, ou ce que, ce qui, ce qui est expliqué dans ce verset-là, en disant que, en disant la parole de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire l'unicité de, de l'existence, que rien n'existe excepté Allah SWT. Et également, il, il interprète l'attribut de Al-Istiwa, le fait que Allah s'est élevé au-delà de son trône ou au-dessus de son trône, lui, il l'interprète comme si Allah s'est ta'ala avait pris le pouvoir du trône ou qu'il avait la force sur le trône ou qu'il avait conquis le trône. Ça, c'est l'interprétation des Mu'abdilah parmi les Jadbidah, parmi les Jahmiyyah de Tazila's euh, euh, en de Acha'ara's en de Matouridia's. En dat is een sens die volledig is geopperd aan de Salaf. Dus dat is de volgende punt, in feite, toen de chef zei, Tafsiru al-Istiwa bil Haymana, hoe hij heeft geïnterpreteerd dat Allah zich heeft verheven aan zijn trone, in het verhaal van al-Haymana, dat wil zeggen dat hij de overhand heeft over de trone. En dat is in de tafsir die hij heeft gemaakt van Surakpaha. Lorsqu'il parle du verset qui dit Ar-Rahman wa 'ala al arsh Hij c'est le verset het il dit hij de hoogste staat. Hij zegt dat hij het is dat hij de dat is Hij zegt hij zegt dat comme ça qu'il l'a interprété, et il dit que ça veut dire que Allah a dit à l'istiwa sur le trône en voulant dire qu'il a le contrôle et le pouvoir sur toute la création. Donc ça c'est la façon dont il fait le tawil de cet attribut, et le Cheikh Baz il a fait un commentaire à ce sujet-là, il dit « inkar al-ma'ruf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 C'est quelque chose qui est bascul et ça montre que cette coutume est un égaré dans le, la question du tafsir, qui n'a rien à voir avec le tafsir, que ce n'est pas un savant et qu'il n'a rien à voir avec le tafsir. Cheikh, il dit ensuite, euh, hein, il, il, il refuse d'accepter les hadiths qui sont rapportés par un ou peu de narrateurs parmi les Hadiths, dans les questions qui ont rapport avec l'Aqidah et ça c'est bien entendu également contraire, oui. c'est contraire également à la position dal Sunnah ou al-Jama'a, au sujet de ça, parce que la position dal Sunnah, c'est qu'on doit accepter les Hadiths, Ahad, au sujet de l'Aqidah, ou au sujet des Ahkams ou d'autres, tant qu'ils sont sahihs, tant qu'ils sont authentiques. Hein? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Donc il dit Donc il dit cette Qutuf dans son tafsir Fait Qutuf al-Quran Il dit que les ahadith ahad On ne les prend pas On ne les prend pas pour les questions De l'akidah ou de la croyance Mais on retourne au Coran. Donc ça veut dire que, pour ces gens-là, quand ils parlent d'Aqidah, ils se retournent uniquement au Coran et ils ne prennent pas les hadiths, les hadiths qui sont à had. Et parfois, et c'est le cas, en réalité, c'est que souvent, même les hadiths, qui sont rapportés par un très très grand nombre, ils les rejettent également. Donc c'est un prétexte, il y en a, ces gens-là. Et même parfois, l'Aqidah, quand elle est dans le Coran, ils ne l'acceptent pas. Comme l'exemple de al C'est clair dans le Coran, mais il refuse de l'affirmer, de l'accepter telle qu'elle a été affirmée par les salafs salih. Cheikh, il dit, Donc, ça c'est un autre point qui est parmi les points les plus dangereux, qu'on qu retrouve des idées de cette Cotone, c'est qu'il qu déclare les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de coffre. Hein, il ne les considère pas comme étant des pays musulmans, comme des sociétés musulmanes, et il incite les jeunes et les gens musulmans en général à la rébellion et au coup d'État, à faire des coups d'État pour faire des révoltes et des euh, révolutions contre les gouvernements musulmans. Il dit dans Vilal al-Qur'an, encore une fois, dans le volume 4, page 2, 2122, <eeélodieciel> Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il n'y a pas, nulle part sur la terre, un pays qui est musulman ou une société qui est musulmane dont la règle d'interaction est la charia et le fiqh islamique. Donc il dit que ça n'existe pas sur la terre. Un pays qui est musulman dont la loi et la charia et la règle dans les interactions sont le fiqh islamique. Ça c'est qu'est-ce que le cheikh il dit? an bilad al, euh, bilad al Allah, n'est pas une Donc il dit selon la signification de cette parole là. Il considère que les, les terres saintes, hein, la Mecque et Médine, ne jugent pas selon la sharia d'Allah, et donc ce ne sont pas des pays musulmans. Et donc encore moins les autres pays musulmans. Pour lui, c'est des pays de kufr. Il dit dans Hilal al-Qur'an, le volume 3, page 1234, euh, « Inna al-muslimoun al-an la yujahidoun, dhalika anna al-muslimin al-yom la yujadoun. In de kadiyat wujud l'islam en wujud l'muslimin, die t'achter du yom Il dit, les musulmans aujourd'hui, ils ne font pas le djihad. Pourquoi? Parce que les musulmans aujourd'hui, ils n'existent pas. Il dit, la question de l'existence de l'islam et de l'existence des musulmans, c'est le problème qui doit être remédié ou qui doit être réglé aujourd'hui. Donc... إن ذكر يبقى, يبقى دي الظلمان إن يبقى بإسلام أخير الظلم في ظلال القرآن الظلم 2 15.057 لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور اللبيان ونكصت عن لا إله إلا الله en wat de farikun minhu, die raddidu ala al maazin la Donc, il dit que les choses sont revenues, hein, les choses sont retournées maintenant, comme c'était à l'époque où la religion est venue euh, la première fois à l'humanité, avec la ilaha illallah. Il dit que l'humanité tout entière a apostasié, et ils sont retournés vers l'adoration des hommes et l'injustice des religions, et ils se sont détournés de la ilaha illallah, et même s'il si y a un groupe parmi eux qui continue à répéter dans, les, euh, dans le adhan la ilaha illallah, sur les, les endroits où on fait le azad. Donc ça c'est une façon claire dans laquelle ils déclarent que l'humanité est apostasie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il reste plus de musulmans aujourd'hui, et il n'y a plus d'islam. Après, il en dit in il dit in il dit in okay? dit in dit in dit in dit in dit in dit in dit in dit in dit in dit Al dit in dit in dit in dit in dit in dit in dit dit in société in dit دا صليف العدالة الاجتماعية <تصوح> واخيرا سارت الثائره على عثمان واختلط فيها الحق والباطل والخير والشر ولكن لابد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام ويستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان تلك الثورة في عمومها كانت ثوره Donc il dit et en tout dernier, on doit voir que la, la révolte qui a été faite contre Osman, dans laquelle il y a eu un mélange entre la vérité et le faux, entre le bien et le mal, euh, il dit, on est comme Il dit mais il faut absolument qu'on Regarde les affaires d'un œil ou d'un euh, point de vue islamique et qu'on réalise que et qu'on réalise les choses d'une un, façon islamique. Il faut établir que cette révolution, en général, elle était, euh, disons, elle venait d'une ébullition de l'esprit de l'islam, euh, roh l'islam. islam. Donc c'est comme s'il était de dire que la révolte qui a été faite contre Osman c'était d'inspiration islamique et c'était inspiré par l'esprit de l'islam. Okay? Alors qu'en fait c'était des khawarij qui, qui se sont révoltés contre Othman contre ibn Hassan, il dit ensuite hein, Il dit encore dans le même livre, euh, volume 3, page 1451, أن راية الجهاد في الإسلام هي هدم النظم المناقضه لمبادئه وإقامة رئ إقامة حكومة مؤسسة, أو مؤسسة على قواعد الإسلام على قواعد الإسلام في مكانها واستبدالها بها وهذه المهمه مهمه إحداث الانقلاب مهمه إحداث انقلاب إسلامي عام غير منحصر في قطر دون قطر بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع المأمورة هذه غايته العليا ومقصوده الأثمة الذي يطمح إليه ببصره إلا أنه لا مندوحة للمسلمين .On de schrijving van aan de van hun inklaar van de mensen en het En het de inklaar van de mensen. Dus dat zijn de woorden van Sayyid Kutub. Je schrijft de inklaar van de coup van de inklaar van de van de de Il dit il dit dans ce, dans ce passage-là, et pas, probablement que maintenant ça s'est clarifié pour toi, d'après ce qu'on a clarifié ou d'après ce qu'on a dit dans ce qui a précédé, que le but du djihad, hein, lui il explique que le but du djihad, c'est que l'islam détruise tous les systèmes qui sont opposés à ses fondements et d'établir à sa place euh, un système qui est établi sur l'islam. Euh, qui est établi sur les fondements et les principes de l'islam à sa place, et de, la remplacer, par les, de remplacer ces systèmes par l'islam, il dit, ça c'est le but, hein, et c'est ça le, le, le, le, le devoir et le, le but euh, pour lequel les musulmans doivent travailler selon lui, et c'est ça le but du djihad pour lui, alors que dans les hadiths authentiques, si on regarde la définition du djihad, on voit que le but du djihad, c'est d'élever la parole d'Allah okay, il y a ça, Puis après il vit, euh, et l'importance c'est de, de faire arriver des, ou de, de produire, de faire des révolutions ou des coups d'État islamiques, général, qui sans que ce soit limité. Dans une région par rapport à une autre. C'est-à-dire, ça doit être dans toutes les régions, dans tous les pays, dans tous les pays musulmans. Donc, ça c'est sa méthode révolutionnaire à laquelle il appelait. Et il y a une note en bas de page qui dit :« من يطبق لأنه يريد شيئا في ذهنه. » ولا يمكن تطبيقه في الواقع العملي فحتى خلافة عثمان رضي الله عنه وهي خلافة راشدة لم يرض عنها فأي شيء يرضيه أو هو واتباعه لا شك أنهم لا يرضون إلا ان يكونوا هم الحكام دون بقية العالم ça confirme, d'après ce qui a précédé, qu'il fait, qu'il déclare tous les musulmans comme étant des koufar sans aucune exception, hein, et qu'il applique, jusqu'à ce qu'ils appliquent, euh, il dit même s'ils si appliquent la charia, pour lui les pays musulmans sont tous des pays de koufars, même si ce sont des pays qui appliquent la charia, et il n'a pas fait aucune exception à aucun pays. Euh, dans dans ce qu'il a dit parce qu'il veut quelque chose qui est dans son dans sa tête à lui hein, il a son plan dans sa tête et il veut l'appliquer et il n'est pas capable de l'appliquer dans la réalité d'une façon euh, réelle et donc c'est pour ça qu'il veut arriver à faire ces coups d'état là pour remplacer qu ce qui existe par quelque chose qu'il veut lui et il dit que même le Le, la, le gouvernement ou le Khilasa d'Othman, Ibn Hassan, qui est euh, un, un Khalifa qui était parmi les Khilafas, il n'a pas été satisfait de son gouvernement, il n'a pas été satisfait de son Khilasa, alors de, de qui va-t-il être satisfait après lui, lui ainsi que ses fidèles, s'ils ne sont pas satisfaits d'Othman, ils ne vont pas être satisfaits de personne, d'accord Et il dit, il n'y a pas de doute que Ils ne sont pas satisfaits. Ils ne seront pas satisfaits tant que eux ne seront pas les dirigeants hein, dans le reste du monde. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que ce soit eux les chefs et que ce soit eux les dirigeants dans les pays musulmans. Et donc, pour eux, les pays actuellement qui sont des pays musulmans qui appliquent la charia, ou bien d'autres pays musulmans qui n'appliquent pas complètement la charia, partiellement, ou bien d'autres qui n'appliquent pas du tout la charia. Il les déclare comme étant des pays de coffre, ok? Et il, il veut même que les pays qui appliquent la charia, comme l'Arabie Saoudite, que ces pays-là soient renversés. Qu'il y ait des coups d'État dedans pour les remplacer par leur gouvernement et leur système à eux. Et leurs idéologies à eux. D'accord? Et après il dit, il dit, il continue la citation de Saïd Khotoub, il dit, qu'est-ce que l'islam veut? Il veut qu'il y ait une révolution générale, un coup d'état général dans tous les pays. Donc il dit que c'est inévitable pour les musulmans et pour le, le parti islamique de, de commencer à faire ce, ce, ce d'arriver à appliquer ou d'établir ce but-là pour lequel ils veulent travailler, euh, excepté après avoir complètement changé les systèmes de gouvernement dans leur pays dans lequel ils vivent. Hein, donc il appelle les musulmans, les jeunes, à se révolter contre leur pays, contre le gouverne, leur gouvernement et contre leurs dirigeants, et à, à faire des coups d'état et des attentats, et de faire du désordre et du chaos dans leur pays. Ça c'est un commentaire à, à propos de cette citation-là. In het is het verhaal Dus, voit ici dat de Sheikh lui dat het exact is: dat hij de jeunes se révolter en à prendre les armes contre contre leur gouvernement et contre leur société, et c'est l'objectif, le, le but de cette idée-là, le résultat de cette idée-là c'est quoi C'est le chaos et la destruction, comme on peut, on peut le voir et comme on a pu l'avoir vu dans plusieurs pays musulmans actuellement, comme en Algérie, comme on a pu le voir en Syrie, comme on a pu le voir en Égypte, en Afghanistan, en Irak et dans plusieurs autres pays actuellement. وقال في العداله الاجتماعيه لا بد من ادراك البواعث الحقيقيه لتصرفات الناس من خلال هذه الحياه التاريخيه الاسلاميه وعلاقه هذه البواعث والحوادث بالتطورات والانقلابات ولا بد من ربط هذا كله بطبيعه العقيده الاسلاميه وما فيها من روحه Sauriya. Regardez comment il parle encore une fois dans son livre, Al-Adha al Il dit il est important de comprendre c'est quoi les motivations réelles derrière les actions des gens, à travers leur vie historique, ou à travers la vie islamique euh, sur le plan historique, et la, le lien entre ces motivations-là et les événements, et les. Coup d'État et l'évolution. Et on n'a pas le choix de relier ça tout ensemble avec la nature de la Aqiba islamique et ce qu'elle contient ou ce qu'elle euh, qu renferme d'esprit révolutionnaire. Donc c'est comme ça qu'il interprète l'islam, d'une façon, un système de révolution. Parce que ce Kotub était très influencé par le mouvement socialiste, hein, et il a souvent essayé d'interpréter l'islam à la lumière du socialisme ou de ses idées euh, qui sont en fait à la base même de tous les concepts de terrorisme qui existent actuellement dans le, le siècle actuel. C'est ces gens-là qui ont amené la, la, la, la, les nouvelles formes de terrorisme actuelles c'était inspiré de ces mouvements socialistes et euh, communistes et, et euh, anarchistes dans le siècle actuel, et ils ont été influencés par ces idées-là chez les Koufars, et ils les ont incorporés, ou bien disons, euh, euh, comment on dit, euh, ils les ont fait transporter dans les pays musulmans, puis ils les ont prêchés, ils les ont adaptés à l'islam, soi disant à l'islam, et c'est ça qui a été le fruit et le résultat de quest ce qu'on voit maintenant de des groupes islamistes, terroristes, intégristes, fondamentalistes comme ils les appellent les Koufars, et ça sert d'outil actuellement aux non-musulmans pour frapper les musulmans et euh, l'islam au nom de l'intégrisme, du fondamentalisme, de l'islamisme, parce qu'ils mélangent tout par la suite, et ils mettent tous les musulmans dans le même paquet au, à, à cause de ces gens-là, à cause de ce, qu -ce que ces gens-là font au nom de l'islam. Donc les chefs ils commente ce passage-là en disant, يذكي زعيم جماعات الإخوان المسلمين قتلت عثمان ويحرض على إثارة الفتن وسفك الدماء في بلاد الإسلام وينصب ذلك إلى الإسلام وسلفوا في ذلك هم الخوارج الدُّلال فأي جماعة هذه؟ شيخي ولكما لشء أحد الشخص دو دي كوب du groupe des Ikhwan musulmans ils ils Il, disons, il, il, il, il vante, il parle en bien des gens qui ont tué Osman et il incite à, la, à, la, à faire des, des, des problèmes et du désordre et de, de faire couler le sang dans les pays musulmans et il attribue ça à l'islam. Et ses, ses prédécesseurs à, dans, dans cette voie-là, ce sont qui Ce sont les Khawarij, les écarrés. Hein Et, Donc on peut voir le lien qu'il y a entre cela et الشيخ يقول: "نتيجة لما تقدم". فإن سيد قطب وضع خطة للاغتيالات ونف المنشآت كما في كتابه لماذا عدموني بعد كلام طويل يقول: "وهذه الأعمال هي الرد وهي وهذه الأعمال هي رد فور فور وقوع الاعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البنية الحربي ثم نصف المنشآت التي تشل حركة المواصلات. مواصلات القاهرة لضمان, لضمان عدم تتبع بقيه الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكبار فأولا إرهاب فكري ثم ثانيا تلاه إرهابي حسي مما يدل دلالة واضحة أن بعض كتب سيد كتب قد وضعت أو وضعت الأساس للفكر الخارجي الإرهابي التدميري في هذا العصر وأنها خلاصة خلاصة لما كان يعتقده الخوارج قديما وإنه ما لم ينتبه لهذا الفكر الخطير المبثوث في كتب هذا الرجل وأتباعه فإن راقبه على المسلمين ستكون وخيمة Le chef, il dit qu'il y a même des exemples clairs, de, de, de, de, des attentats que cette photo, ainsi que les avait avaient planifié en, en, Egypte à cette époque-là, comme dans son livre, pourquoi ils m'ont, euh, pourquoi ils m'ont, euh, pourquoi ils m'ont, Adamouni, Imada Adamouni, c'est le livre qu'il a écrit avant de mourir, pourquoi ils m'ont, euh, condamné à mort. Hein, parce qu'il a, oui. a été pendu. Il a été pendu en Egypte. Et pourquoi il a été pendu, en fait? C'est parce qu'il a planifié des attentats terroristes et des, des assassinats, en fait, à cette époque-là, contre, contre qui? Comme il le dit lui-même dans son livre, étant donné qu'il voulait se venger contre les, les, euh, les arrestations qui ont été faites contre les membres du, du groupe, euh, de son groupe islamique, eh ben il voulait se venger en faisant quoi En faisant exécuter le chef de la République hein, et le, le premier ministre euh, et le, le directeur du bureau euh, du, du bureau de, des conseillers et le directeur des, des services secrets et le directeur de la police militaire. Donc, il voulait faire euh, exécuter ces hommes-là. Et non, non seulement ça, mais il voulait également euh, faire détruire les ponts, hein, les, moyens de, les moyens de communication dans la ville du Caire pour empêcher que soient poursuivis les restes des, des frères qu'il appelle les Rouen musulmans, qui sont en dehors de euh, également faire sauter les trucs de, de l'électricité puis les ponts. Donc c'est des exemples de d'actes terroristes. Et donc le chef dit, on voit qu'au début, il y a la pensée terroriste qui est exprimée dans ses idées de Takfir et qui incite à la révolte et à la révolution, et deuxièmement, on voit également ça, un, un vrai terrorisme palpable et réel dans les actions qu'ils ont entrepris pour faire de la destruction et faire des coups d'État et pour essayer de, euh, de tuer et de, de suivre l'exemple en fait des Khawarich dans le passé et de l'appliquer aujourd'hui. Euh, et le chef, il dit donc qu'on voit que si ces idées-là et si ces ces, ces ces livres et ces euh, ces influences-là qui existent actuellement dans ces livres-là ne sont pas euh, combattues et ne sont pas euh, détruites ou éliminées, eh bien on voit que les conséquences de ça vont vont être très mauvaise pour les musulmans. Puis pour terminer, on va s'arrêter là, mais juste avant de finir, je voulais juste lire le note de page ici, et après ça, on va s'arrêter. Le Cheikh il dit, « وحماد الأنصاري وحمد المجمي وربيع المدخلي وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعبد الله بن محمد الدويش وعبد الله الجابري وعبيد الجابري وزيد المدخلي وغيرهم انظر كتاب براءة علماء الأمة من تفكيك أهل البدع والمذمة والمذمة جمع عصام الثناني وراجع وراجعه الشيخ صالح الفوزان وقراه واسمع عليه الشيخ محمد بن عثيمين وقل وقد الف العلامه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي خمسه كتب في الرد على سيد وهي اضواء الاسلاميه على عقيده سيد قطب ومطائن سيد قطب في الصحابه والحد الفاصل بين الحق والباطل والعواصم في كتب سيد قطب من القواسم ونظرات كتب التسوير الفني في القرآن لسيد قطب وتاتي أحد المتأثرين به من أبنائه من أبنائه هذه البلاد فيقول منكرا من القول وزوره وهو قول إنه لم يتكلم أحد في معنى شهاده أن لا إله الا الله مثل سيد قطب لكن في qu'il y a un grand nombre de ulamas à notre époque qui ont réfuté les paroles et les égarements de Sayyid Qutub. Parmi eux, Ibn Baz, Ibn Usaymine, Al-Albani, Al-Fawzan, -Al -Al Al-Luhayda, Al-Rudayyan, Al-Abbad, al Hamad Al-Ansari, Ahmad Al-Najmi et tous les autres qu'on a mentionnés en arabe Et parmi les livres que Sheikh Rabi a écrits pour réfuter ces Qutub, il y en a cinq. Parmi parmi ces cinq-là, il y a Abdoua Al-Islami, al aqidat Sayyid Qutub. En tout cas, je les ai mentionnés en arabe Et puis, euh, donc, il y a des, des, des, des, choses à dire encore, mais on va s'arrêter ici, parce que il y a d'autres points encore, mais je vais les laisser pour la prochaine, le prochain cours, Inch'Allah, mercredi prochain, Inch'Allah. Et en même temps, je vais essayer de ramener une petite bi biographie de, c'est une coutume pour faire comprendre c'est quoi, euh, c'est quoi le, le background qu'on dit en français, le background, le, D'où il vient cet homme, puis c'était quoi ses idées, puis sa mentalité. Donc on va s'arrêter ici. wa